L'infirmière psy m'a dit, « Monsieur, allez vers les autres. » Quoi leur dire aux autres ?« Bonjour, je sors de l'hôpital psychiatrique. En général, je ne suis pas dangereux. Je ne mords pas souvent. Je fais juste un peu la gueule parce que ça ne va pas très fort. Excusez-moi. Mais j'ai des richesses intérieures insoupçonnées, croyez-moi. » Je suis quelqu'un de très intéressant et c'est pour ça que je viens vers vous, pour que vous me connaissiez et parce qu'on m'a dit que je gagnais à être connu et vous aussi vous gagnerez à me connaître, ainsi que tous mes collègues et amis malades mentaux, handicapés psychiques, schizophrènes, bipolaires, maniaco-dépressifs de tout poil et autres déréalisants, délirants ou marchands à côté de leur pompe. Nous ne sommes pas tout à fait normaux, pas tout à fait comme vous, mais vous verrez, tout va bien se passer, la rencontre se fera, le dialogue va s'instaurer et progresser dans l'amour, l'harmonie, la joie et la compréhension. Il faut être résolument positif et bannir la peur et les préjugés. Nous ne sommes pas méchants du tout, au contraire, il suffit de nous caresser dans le sens du poil et nous allons vous lécher la main comme de bons toutous gentils et affectueux. Mais nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des êtres humains comme vous, comme vous nous souffrons, d'une façon différente peut-être, mais nous sommes vos semblables, nous avons nos joies, nos peines, des difficultés à établir des liens sociaux, comme beaucoup de gens.